Ne changez rien, vous êtes au bon endroit. L'indicatif de cette émission. Au bal de mes rêves, Julien b Rulac. FM, la radio la plus proche de chez vous, 9 1 a t r e Attention, attention. Ça va démarrer.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 Cette émission ce sera un bal à la maison avec,、euh, avec un certain nombre d'accordéonistes. Il y aura Baptiste Parouti, il a 18 ans. Il a 18 ans et il joue de l'accordéon merveilleusement bien. Il y aura aussi euh, Jérôme, euh, Jérôme euh, Fatima, Fatima. Lui il sera au clavier. Il y aura Olivier Gilbertier à la batterie. Et puis il y a Denis s a l è s Nicole Bergès, Sylvie n o z e t Christophe、Hir、à l'accordéon. C'est une journée, c'est une matinée spéciale. C'est une matinée spéciale. Nous sommes à quelques heures de la nouvelle année et nous allons tout au long, oh, presque pendant deux heures que de l'accordéon. Eh oui, il faut marquer ce moment. Il faut marquer aussi le fait de cette émission de dimanche accordéon. Ce sera un beau voyage, un voyage extraordinaire. On commence tout de suite, ou plutôt, on continue tout de suite avec ceci. Voilà, c'est parti! On attaque donc avec les, les invités de Baptiste Parouti et on commence tout, tout de suite avec Sylvie n o z qui va nous entraîner dans. Ah, ah, vous allez voir! Ah, vous allez voir! C'est superbe! いい Sorg GFM, c'est votre radio sur le 91 et le 102.5. Nous sommes toujours en compagnie de Sylvinoz et nous sommes partis dans les Fox Trot. Quand on mélange la cornemuse à l'accordéon, voilà ce que cela donne. Il y aura donc Sylvie n o z e t Denis s a l è s qui lui sera à la cornemuse et Sylvie n o z bien évidemment, à la, à, la, à l à à l'accordéon. Je connais quelqu'un parmi vous qui dirait encore, encore et encore. でも、私たちの楽しみは、私たちの楽しみは、私たちの楽しみは、私たちの楽しみは、私たちの楽しみは、私たちの楽しみは、私たちの楽しみは、私たちの楽しみは、私たちの楽しみは、私たちの楽しみは、私たちの楽しみは、私たちの楽しみは、私たちの楽しみは、私たちの楽しみは、私 C'est d e s i n é avec toi je veux tout partager. Le soleil et la mer, les yeux dans la lumière, au pays qu'on dit des âmes t s Par-delà les frontières, nous irons de l'Espagne à Lisbonne en chanson. Les vacances là-bas, au parfum d'autrefois, c r o i m o i tu es, ne le s o u v i e r a s pas. Je t'invite, je t'invite, je t'invite au Portugal. Je t'invite, je t'invite dans le vent sous les étoiles. Je t'invite. Je t'invite, l'aventure peut commencer. Je te jure, je te jure, que nous allons nous aimer. Je te jure, je te jure, que nous allons nous aimer. Je te jure, je te jure. Et e jure, je te jure, que n on u s a l l o s nous on nous aimer. Et on change de cavalière et on part dans la Java. Sorgé FM, c'est votre radio sur le 91 et le 102.5. On continue le voyage, on ne laisse pas de côté Sylvino, non pas du tout, parce qu'elle va continuer à jouer bien évidemment. Mais la vedette en question, c'est Christophe Hirg. Et la spécialité de ce monsieur, c'est qu'il est fabricant d a c c o r d é o n Voilà, tout simplement. C'est m o qui vais chanter tout le midi. Sous le soleil qui fait mûrir ses r é t o r n e l l e s dans tous les coins on se croirait au paradis, Près d'une mer toujours plus b l e u e t o u jour s plus belle, q i m'emporterait dans sa beauté plus b e l l douceur, i t le j a r d i s lui v e n d comme un collier de fleurs, m é d i t e r r a n é e aux îles d o r e n s soleillées. Oh! oh メディテランに、締めくくり、メディテランに、n めくり、締めく t 締め e り、締めくり、締めくり、締めくり、締めくり、締めくり、締めくり、くり、締めくり、締めくり、締めくり、締 Entendez-vous le q u i r e p r e n du c a m p o u r i t accompagné du trémolo des mandolines C'est la chanson qui vient bercer toutes les nuits les amoureux du monde entier qu'elle a séduit. Méditerranée, a u x î le s fond ensoleillé.、Oh, au rage, sans nuage, s au、oh, ciel a champé. 「せっかく生きる日が当たり C'est votre radio sur le quatre-vingt-onze et le cent deux point cinq. Se dresse superbement au flanc d'une vraie falaise. C'est d'antan protégé e par la marotte c ô i é des siècles et des ans par la volonté des hommes elle s'offre à tous les passants c'est la citadelle de m e n elle e est fière aujourd'hui c'est la plus jolie de nos pères aux portes de la cintrée Nous parcourons ces murailles, on revoit le passé, la déchirer ses entrailles, sans jamais la voir oubliée. Jolie de nos pères, aux portes de la Saint-Pierre. Quand nous parcourons ces murailles, on revoit le passé. Qui a déchiré ses entrailles, sans jamais la voir oubliée. Chanson、n e n v e r r a jamais là où les arbres n'ont jamais donné que des grenades et g o u p i l l e s jusqu'à des r i r e s ma bien-aimée sur mon bateau. J'ai navigué, j'ai dit aux hommes qui se battaient, je viens planter un oranger, buvons un verre, allons pêcher. Pas une guerre ne pourra durer. Lorsque la bière et l'amitié et la musique nous feront chanter. Il a p l a n t é un oranger là où la chanson n'en verra jamais. Il a fleuri et il a donné les fruits sucrés de la liberté. Cette chanson-là va nous rappeler bien des souvenirs dans les bruyères, bien évidemment. Moi, je suis né au-delà des bruyères et j'ai le cœur en auvergne joli. Il y a de g r a n d e s h i s t o i r e s et d'amitié sincère. Dans Villages qui sentent bon la vie, pour l'enchanter votre douce campagne, je viens d'écrire cette simple chanson, en y mettant l'écho de vos montagnes, pour faire un cœur qui monte à l'horizon. Cette chanson, au-delà des bruyères, je vous la donne, amis de tout pays, en espérant, enfin sur toute la terre, autant de paix qu'il y en a ici. Des prairies vertes et des sources limpides, cent mille oiseaux, pour aux quatre saisons ronds, des gens sincères à l'amitié solide. Et、sois tranquille au calme des maisons. Allons chanter au delà des bruyères, même si nos rimes n'ont pas un grand pouvoir. Il se pourrait qu'au-delà des frontières, quelqu'un l'entend et y trouve l'espoir. Une chanson qui vole et vagabonde, ça peut donner des idées de bonheur. Ça serait bien si pour quelques secondes, on regardait un avenir meilleur. m é c o u t e z Ne jugez pas trop vite au-delà des brouillères. C'est plus qu'une musique, c'est une main tendue par les gars et les filles du centre de la France vers un monde en g u é d i n e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 C'était le temps des c a b a r i e r s qui descendaient au fil de la Dordogne sur leurs bateaux qu'ils conduisaient du haut pays jusqu'en basse Gascogne. Le beau voyage en vérité entre les bois et les gorges profonds. Le beau voyage au fil de l'onde a u r tant d e s g a z Parier. En ce temps-là, notre belle rivière coulait gaiement sous les ponts de chez nous. On aimait à regarder son eau claire, r e f l e t d'argent dansant sur les cailloux. Je me souviens qu'on chargeait les gabarres à ce contour au pied de notre maison. Les fiers lurons en l a r q a n t les amarres, nous quittent en chanson. Marchant, le moment était venu de partir. Ils f u t a i e n t Jeanne, Marie ou Fernand en leur disant qu'ils allaient revenir. Les échalas chargés sur les g a b a r e s ils s'en allaient au fil des hautes eaux. Pendant trois jours et sans lâcher la balle, ils voguaient vers bord e a u x C'était le temps des gabariers qui descendaient au fil de la Dordogne sur leur bateau qu'ils conduisaient du haut pays jusqu'en basse Gascogne. Le beau voyage en vérité entre les bois dans les gorges profondes. Le beau voyage au fil de l'onde au temps des gabariers. Le beau voyage au fil de l'ombre, autant d é g a r s m、yeah. a r i é Et là, maintenant, la chance. La chance, puisque nous allons nous balader, nous promener sur l'île de beauté, sur la plage de Solenzara. Sur la plage de Solenzara, nous nous sommes rencontrés. Un pêcheur et sa guitare c h a n t a i t dans la nuit d'été, cette douce mélopée. Sur la plage de Solenzara, chaque soir on a dansé. Et le jour de ton départ, j'ai compris que je t'aimais. 昭和の柱、昭和の柱、昭和の柱、昭和の柱、昭和の i 昭 ケンテンペンサーソレンザラジャジュリアチャジュキャラウナナナスタジアマラウナナナゾディジタラエンコレパルチェトレマリフェリペスカトレリトレンドディヴィスカー あっそう。 J'entends La mélodie qui m'a donné tant de joie. Je sais que cette nuit-là, notre amour a pris sa vie au cœur de Solenzara. Allez, et après、euh, Christophe Hirg. Eh bien, ce sera, ce sera, ce sera Nicole Bergès. Eh oui, Nicole Bergès, que l'on a déjà beaucoup e n t e n d u dans cette émission. s o r g e FM, c'est votre radio, sur le 91 et le 102.5. Je reviens au pays, l e s enfants ont grandi, mais toujours aussi belles. Ma terre. Je revois les amis, c'est l'été de ce nuit, réunis aujourd'hui comme hier. Longtemps après l i n u i t un vent de nostalgie réveille dans nos cœurs tous nos rêves. C'est l'heure où les amours et les âmes e n f u i e s renaissent sur ma terre, t h o r e s e Où sont p a r t i l d la jolie meunière, la belle Cathy, Marie des Bruyères? Au bal ce soir, je vais les revoir, d a n s e r encore dans ma mémoire. Jolie meunière, la belle Cathy, Marie des Bruyères, au bal ce soir je vais les revoir, danser encore dans ma mémoire. v i e n s au pays, à la fin de la nuit, dans la brume s'éclaire ma terre, comme aux beaux jours anciens, je reprends le chemin. Qui m'entraîne au bord de la rivière. Les moulins se sont tus, les bergères ne sont plus, les ronds sont recouverts, bien des rêves. C'est là que mes amours et les âmes enfouies se reposent sur ma terre corrèze. Où sont parties la jolie meunière, la belle Cathy, ma vie des bruyères Au bal ce soir, je vais les revoir, danser encore dans ma mémoire. バイススワーク、レイリュー・ウォーク、ダンスへんこ。 Gigolo, danseur t a m b o solo, à tous je leur dis, pas ici les amis, j'ai le remède idéal, c'est une journée au bal, au bal, au bal, au bal. Ça fait du bien pour le moral, ça fait du bien pour la santé, c'était écrit dans le journal et c'est passé à la télé. Ça fait du bien pour le moral, ça fait du bien pour la santé, même e la sécurité sociale va pas tarder à te rembourser. めっちゃ。 Je ne sais pas si la sécurité sociale ne va pas tarder à nous rembourser. Toujours est-il qu'on continue cette émission et on n'a encore pas fini. Et pendant ce temps,、eh、bien, le temps passe et nous approchons de plus en plus de cette, de cette fameuse journée, de cette fameuse nuit qui va nous faire changer d'année. Nous n'y sommes pas encore,、nous、n o u s n'y s o m m e s p a s encore, pas. r d o n m a i On y avance tout d o u c e t e m e n t Je voudrais vous chanter les joies du limousin par un beau jeu d'été, ainsi dans le jardin, à l'ombre d'un grand c h ê n e devant un verre de vin, un bon p â t é m a i s o n une tourpe de pain. Pierrot nous rejoindra avec dans sa musette un vieux cidre bouché pour pousser nos p u e l e t t e A la fin du repas vient le temps des chansons, c'est le vent dans les arbres qui nous donne le ton. Et nous irons danser au sang de l'accordéon. En c œ u r nous reprendrons le refrain de la chanson, si tu ne la connais pas, tu peux faire aussi bien. La la la la, les joies de l i m o u s i Danser au son de l a c o r d é o n en chœur nous reprendrons le refrain de la chanson. Si tu ne la connais pas, tu peux faire aussi bien. La la la la, l e s joies, il nous a.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 Semaine, travailler comme un forcené, j'ai bien mérité pour ma peine d'aller me changer les idées. l u n d i j'ai b u t é r les patates, m e r d i et l a c e r les navets, d'un r e d i t t a i l l é r les tomates. Jeudi, j a i plus trop ce que j a i f a i t Vendredi, jour d u poisson, il a bien fallu le pêcher. Et samedi, couler le béton, du barbecue à des b é b s Alors dimanche, la belle Clémence, On va aller au t e r dansant, ça nous fera comme d e s vacances, vu qu'en plus on part pas souvent. Alors dimanche, ma belle d é p e n s e on va aller au t e r dansant, ça nous fera pas trop d é p e n s e et nous rappellera le bon temps. La communale et des beaux jours, du temps que j'étais ton petit ami, du temps qu'au bal où je te faisais la cour, fallait en faire, fallait en dire, pour avoir un premier baiser, mais qu'il y a que jour où j t'ai fait rire, que t'as bien voulu me le donner, t'allais danser avec Bernard, je me souviens qu'il tournait autour, mais fallait pas que le gaillard... que j'allais passer mon tour alors dimanche m a b ê t e c l é m e n c e on va aller ôter dansant ça nous fera comme d e s vacances vu qu'en plus on part pas souvent alors dimanche m a b ê t e c l é m e n c e on va aller ôter dansant ça nous fera pas trop d é p e n s e et nous rappellera le bon temps les cousines, on aura une table réservée, et si Bernard paye une chopine, pour la boire je serai pas le dernier, ce jour-là pas de jalousie, on invitera qui on voudra, tous ensemble pour le c i r t a q u i e s deux à deux pour la j a v a r r e et toi méfie-toi de Bernard, il va encore tourner autour, il serait capable le gaillard. Je c r o i s que je vais laisser passer mon tour. Alors dimanche, m a b e l l e Clémence, on va aller ôter dansant. Ça nous fera comme des vacances, vu q u e n plus o n p a r t pas souvent. Alors dimanche, m a b e l l e Clémence, on va aller ôter dansant. Ça nous fera pas trop d é p e n s e et nous rappellera le bon temps. La, la, la. a v Et c Clémence, aller on va au h é dansant, ça ne oui, s pas défense nous temps. fera et rappellera le Et trop bon o u le thé dansant, le thé dansant qui est, qui est en vogue en ce moment, c'est plus, plus les bals l e du samedi soir, ou très peu en tout cas, il y a certaines régions, ils y sont toujours, mais dans nos régions à nous, c'est Plutôt l'été dansant qui ont le vent en poupe. Eh oui, que voulez-vous? Les temps changent, mais l'accordéon reste. C'est important d'être bien dans la tête et bien dans la corps. Tous les dimanches, à la sortie de la messe, je passe chez Marcel voir l'apéro en vitesse. Pas question d'être en retard, au fameux r e t i c u l o i de maman et de s patates a lard. Un f a i e café, une belle part d e tarte aux pommes. On embarque toute la famille comme un s e u l è m r e Dans la petite voiture papa, maman, ma grande soeur et moi L'oncle Alfred, ma cousine, tout le monde est là Et on va ôter dansant pour y passer du bon temps Et pour danser la bourrée, ma surc a p o t e capriquet Oh, depuis quelques temps, on y voit un truc épatant Seul à deux ou b i e n en ligne Pas besoin de bottes en les armes, ni de b o u t i n s Juste un beau parc des c i r é en vieux chêne du châtaignier, et une bonne paire de souliers à deux Pour y danser la bourrée, voir un petit rosé bien f r a i s et comme sa cousine germaine, n i c a Jean, m i c a Nadienne, la meilleure des médecines, c'est la c o u n t r y limousine. La meilleure des médecines, c'est la c o u n t r y limousine. Pour y passer du bon temps, pour y danser la bourrée et boire un rosé bien f r a i s Et comme tout e fait, c e m a i n e amie cachante canadienne. La meilleure des médecines, c'est la couture e l i m o u s i n e La meilleure des médecines, c'est la couture e l i m o u s i n e La meilleure des médecines, c'est la couture e l i m o u s i n e seul compagne de son accordéon, Il chante pour sa belle, restée dans la vallée, la douce rituel, o r n les l e amants séparés, toutes les fleurs d'Aubraque, aux parfums en c h e v r a n f l o r i s s e t a bord des lacs, en bouquet de printemps, le vent qui se promène, les berce dans ses bras, quand il leur dit je t'aime, e l l e s o n t le cœur qui bat. レモンピース、フォーメル、ディー Dans ce lapin d n t e n n e sous le ciel occitan, au loin le mont égoile, au milieu de l'horizon, o u r vous rembâter des étoiles, rendez-vous des chansons. Toutes les fleurs de braque, vos parfums enivrants, l e u r i s s t a bord des lacs, en bouquet de printemps. Le vent qui se promène, les berce dans ses bras, quand tu leur d i s je t'aime, e l l e s o n t le cœur qui bat. Bien, place maintenant à Denis s a l è s le Corésien, qui vient rejoindre donc Jérôme Fortina au clavier et Olivier Ghibertier à la batterie. Ce sont d'ailleurs deux membres de son orchestre à Denis Sallès. On est parti! Je t'invite au beau jour parmi les fleurs. L'horizon est sans limite, il peut réchauffer ton cœur. Allez, viens, rejoins-moi vite. C'est là au bout du chemin, et personne n'y résiste. q u Il o u p i r a tes chagrins. Le refrain des bruyères, il sent ciment、si bon、la terre. L'air pur des monédières, tous les parfums de mon pays. Le refrain des bruyères, il court sur les rivières. Il va dans la lumière comme du b o n h e à l'infini. <musique> l Histoire de légende, tu pourras te raconter de souvenirs dans la lande, de chansons à la veillée. Allez bien, prenons la route, c'est aujourd'hui, c'est demain, il n'y a plus aucun doute. C'est Paris Saint-Augustin. Le refrain des bruyères, il sent si bon la terre. L'air pur des monnaies i e r e s tous les parfums de mon pays. Le refrain des bruyères, il court sur les rivières.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 Ne soyez pas étonnés si nous avons dépassé、euh, l'heure habituelle de dimanche musette. C'est un dimanche musette exceptionnel jour de l'an. Eh,、oui, eh oui, nous sommes à quelques heures de la nouvelle année. Donc, patience, mais nous y arrivons. Bravo, salut l'accordéon. Avec de n i c k e l jours de chance, le show, c h a u c'est un sacré champion. Il fait rêver les bidinettes, toutes les starlettes, même les tontons. Mais oui, il fait tourner les t ê t e s le show, c h a u c'est un sacré champion. Partout de Bretagne en Provence. Il joue tous ses plus beaux refrains, et l'on entend quelle cadence. Il a des milliers de copains, m a i s sur les routes de France, o u r pouvoir c r a s e r son chemin. Saluer le bonjour, l'ambiance, Denis, ç a l a i s s e s'il y en a qu'un. De France, vous pourrez croiser son chemin. s a l u e r le b o u j o u r l'ambiance. Denis, ça le signe en accueil. Changeons de danse et nous entrons dans le tcha-tcha-tcha. チャチャチャ Oh la la la Belle Pepita Tous l e s marins Viennent ici plein d'espoir Pour conquérir Cette femme fatale Elle sent si bon La vanille et l'amour Cette sirène qui danse Nuit e s j o u e s A d e m i n i dans son string en r a f i a Pepita d a n c e le t c h a c h a c h a パンキャラクターのパンキャラクタンキラクターパンキーのターののパンターのパンャラャララララタ Sorg GFM, c'est votre radio. Sur le 91 et le 102.5. Passo doble! Et allez, passo doble! Au fond de la vallée, une r a n g u e t e d'accordéon qu'on entend par un beau soir d'été. Peut-être un souvenir d'enfant, quelques mots couchés sur du papier. Encore plus un regard, un sourire, un hasard qui nous font revenir quelque part. Encore plus un regard, un sourire, un hasard qui nous font revenir quelque part. J'ai laissé mon cœur en Auvergne, mes parents, mes amours, mes amis. J'ai laissé mon cœur en Auvergne, mais pour mieux revenir au pays. J'ai c e n t foi s fait le tour de la France, sur les routes, il y a tant de chemins. Je savais qu'un jour j'aurais la chance de revoir mon Auvergne demain. Balayer les forêts, des histoires d'un autre temps qui viennent raconter le passé. Un troupeau au pied d'un volcan, le printemps qui dure l'éternité. Encore plus un soleil des fleurs et des abeilles, le bonheur aux cent mille merveilles. Encore plus un soleil des fleurs et des abeilles, le bonheur aux cent mille merveilles. J'ai laissé mon cœur en auvergne, mes parents, mes amours, mes amis. J'ai laissé mon cœur en auvergne, mais pour mieux revenir au pays, j'ai cent fois fait le tour de la France, sur d e s routes et autant de chemins. Je savais qu'un jour j'aurais la chance de revoir mon auvergne demain. C'est un moment enchanté avec Denis s a l è s le Corésien, et sa cornemuse. Nous allons entendre et écouter, bien sûr, Baptiste Parouti, ce jeune homme de 18 ans, passionné d'accordéon. Et dans un petit moment, il va nous interpréter la chanson de c h é z Lorette. C'est assez particulier et c'est très, très, très émouvant. s o r g FM, c'est votre radio, sur le 91 et le 102.5. C'est Le petit moment d'émotion. Attention, c'est un jeune, il a 18 ans, il joue de l'accordéon, il sait aussi chanter et il s'appelle Baptiste Parouti. À sa façon de nous appeler ses gosses, on voyait bien ce qu'elle était pour nous, c'était chez elle que nous, petit s g a b r o n c h e Aimions beaucoup sauter sur ses genoux. Après l'école, on passait tous la voir. Quand on entrait, ma m i e souriait. Et d'un seul coup, le sang de problème disparaissait quand elle nous embrassait. c é t a i t mieux chez Alice. Quand on faisait la fête, elle rigolait toujours. Alice, c é t a i t mieux. アリス。 せっかく見たことない。 Alice かく、t bien c e のために、私たちのた L'autre m a に、私 e ち i た r に、私 e ちのために、私た i の i めに、私 l ちの Cela va être le final. Ça va être la fin de cette émission consacrée carrément à l'accordéon. Vous en êtes a p e r ç u à l'occasion de cette nouvelle année qui pointe son nez dans quelques heures. Eh oui. Se quitter avec une chanson qui nous qui nous, comment dire, qui nous, nous dire comment rappelle et qui nous rappellera toujours la bonne année, la nouvelle année. Et cette bonne année, nous allons la terminer en compagnie de la Compagnie Créole. Bonne année à toutes et à tous. Et je vous souhaite de passer ainsi que votre famille les plus beaux jours. De votre vie dans cette nouvelle année qui s'approche. Bonne année, bonne santé de la part de moi-même et évidemment de tous les membres de la radio Sorgia FM, votre radio. À très bientôt sur le 91 102.5 de Sorgia FM. Je vous aime, je vous embrasse. Bye bye! s o r g FM, c'est votre radio, sur le 91 et le 102.5.